Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela, et pour l'amour des richesses il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux.